Ils ont trouvé plus prudent de lui chanter gentiment. Prenez bien, Père Noël, un manteau qui vous protège. En hiver, souvent le ciel crème des d'eau, de neige. En courant sur les toits, ainsi que peut la coutume. Afin d'éviter un rhume, n'allez pas attraper moi. Emportez contre la douleur. Calvados avec vous. Quand la minuit sonnera, si la lune vous éclaire, certainement ça fera, on ne peut mieux votre affaire. Ah Vert souvent le ciel et noir comme une caverne. Vous pourriez de bonne foi au cours de votre journée vous trompez de cheminée, même vous trompez de toi. Où ce se serait encore mieux prendre argent sans fourliture. Vous êtes toujours pressé de pourrir. Ville ou village, car vous devez s'efforcer, rechercher les enfants. Pour ne pas vous occuper de ceux qui sont dissipés. En bon, partant, Père Noël, n'oubliez pas vos lunettes. À Et votre choix, nous avons dans la journée Tous marqués, nos cheminées, en y faisant une croix Et de Rouen jusqu'à Bayeux, vous vous y retrouverez mieux Père Noël est passé, les dissipés et les sages rêvaient sans être bercés, joujous et belles images. Oh Avait semé dans le ciel du bonheur à l'aveuglette. Au pas d'une seule voix, les visites et les sages ont promis selon l'usage de faire mieux la prochaine fois. Axes de vir et d'alençon, qui nous tient.